Unité zéro, leçon un, exercice sept. Écoutez et répétez les lettres de l'alphabet. J K L. M N O P Q R S T U V, W, X, Y, Z.